À tous, vous êtes dans l'émission Goodbye Kevin euh, numéro 247 bonjour Léna, bonjour Pierrot, comment ça va super, on est en forme on est en méga forme super ah méga bah, forme, c'est le top du top le soleil <rire> de retour je vais pouvoir bronzer à toute vitesse <rire> euh, quoi de prévu au programme Léna cette semaine et eh bien moi ma petite sélection j'ai une petite sélection qui sort un peu de l'ordinaire euh, parce qu'elle est très... Euh, Très tournée hip-hop, soul, mais en même temps, si vous nous écoutez depuis longtemps, ça ne vous étonnera pas tant que ça. Non, non, non. Parce que c'est de... vrai que ces derniers temps, je vais passer beaucoup de rock. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup revenir euh, vers d'autres euh, horizons. <rire> Donc pour commencer, on aura des jumeaux suédois qui rappent à l'anglaise et qui n'ont rien à envier au frère Bogdanov. Euh, Feu d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui... Il y en a un des deux qui oui. est parti, oui. Euh, ensuite, on écoutera une petite pépite londonienne pour un style soul et R&B tout en douceur. On continuera à Leeds avec un petit post-punk indus. Ben oui, il fallait bien en caler un hein, au final. Et euh, direction la Méditerranée, ses grooves psychédéliques. Et puis, euh, si on a le temps, mais je pense qu'on l'aura, on ira aux états unis pour un hip-hop euh, dans la pure tradition atlantinoise, atlantaise. Je ne sais pas comment dire. T'es Ah, wow, wow, wow, wow. ouais, c'est vrai que ça c'est un peu le berceau euh, De la nouvelle génération rap Depuis au moins 10 ans ouais. ah, voilà. Mais il y a aussi les Black Lips Qui sont de l'Atlanta ah, euh, De mon côté au programme On va écouter un groupe qui aurait pu faire la BU Twin Peaks euh, On va également écouter Les futurs rois d'Angleterre Du post-punk On va écouter également un prince du rail Et on va peut-être On va découvrir le prochain Peut-être le prochain Jerry Tards OK. Ah ouais. Un ça. Un ça. Et alors, comment ils vont les jumeaux bah, les jumeaux euh, ils vont bien, ils s'appellent Dkialem, enfin c'est le nom de leur groupe. Donc c'est deux frères jumeaux suédois euh, qui créent en fait des ponts entre drum and bass, dance, euh, grunge, rock et rap. Euh, ils sont très influencés par ce qui se fait euh, outre-manche et moi j'ai cru au début euh, qu'ils étaient anglais pour te dire, euh, surtout qu'en plus ils parlent très très bien anglais. Ah ouais, c'est des qualités, des pays nordiques, par bien anglais. Hein. Ouais, exactement. Bref, qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, j'ai lu quelque part qu'ils avaient tourné avec Gorillaz, notamment, pour te donner un peu, euh, euh, voilà, les styles de de euh, connaissance ce qu'ils ont <rire> ouais. pour l'instant c'est un EP qui est sorti il y a un an et une poignée de singles autoproduits euh, qui composent leur euh, discographie et moi je te propose d'écouter le dernier single qui est sorti le 19 mai euh, suivi d'un extrait de l'EP dont je, je viens de te parler l'EP qui, qui s'appelait Among Heads et donc du coup euh, dans un premier temps on aura Shadowman dernier single et Act Nice qui va suivre et qui sera euh, issu de cette EP de déclire picture the whole image i'm not in it Eto noren güeya Dekhi Alem avec Shadowman et Act Nice et je crois qu'ils étaient passés au trans musical l'année dernière ah ouais ouais ça ne me dit rien alors peut-être l'année d'avant parce que j'ai vu en fait quand j'ai fait mes petites recherches j'ai vu un article des trans dessus mais euh, voilà très chouette en tout cas euh, c'est Donkel Dun... Dekhi Alem j'essaie de, de, ah, alors, de ah, oui, le rappeler du prénom <rire> c'est vrai qu'il y a un côté euh, à la gorillaz euh, sur la voix un peu comme Dalmonde d'Albarne, bien enregistré. Je sais pas, la production, je trouve que ça ressemble Alors, beaucoup. Alors, je crois qu'ils sont produits aussi par des grandes... Euh, des gros gars et tout, euh, qui travaillent aussi avec euh, Lady Gaga, des trucs comme ah ça okay, et tout. ok, euh. ça sent. C'est genre euh, Swedish House Mafia, tu vois. Ouais. Voilà, bon c'est avec eux qui travaillent. Donc c'est bien, bien... Et le cool côté aussi, drum and bass est, est, est assez intéressant et cool. C'est vraiment la pâte anglaise, quoi. Euh, on part sur un style complètement différent avec le... Le projet de Gloria De Oliveira et Dean Orley, Dean Orley qui avait travaillé avec David Lynch pour faire de la musique. Et euh, Gloria De Oliveira, c'est une artiste germano-brésilienne. Et là, c'est un album. L'album, il s'appelle Ocean... Oceans of Time, qui est sorti chez Sacré Bones Records. Et il célèbre plutôt la dream pop. <rire> et donc, l'album, il sonne un peu comme si Angelo Badelmenti et Julie Cruz, tu sait ses noms C'est euh, ce qu'on fait la BO Twin Pix et ben ils avaient fait équipe avec les Coco, les Cocto Twins pour réenregistrer l'album Even of Las Vegas. Donc voilà, pour te dire l'ambiance, un peu rêveuse, un peu dark un petit mais, peu. Mais ça n'a rien à voir avec la démo que tu nous avais passée. Rien à voir qui était en gros les morceaux de Julie oui. Cruise qui étaient voilà. euh, simplifiés quoi, qui étaient sans oui. prod. Voilà. Un peu brut. Euh, donc voilà, voilà, Dinnerley <rire> qui travaille avec Tabilnich et Gloria D'Olivera, et on va écouter le morceau All Flowers in Time. Et tu me diras après si ça ressemble un peu du Twin Peaks Gloria De Oliveira et Dinnerley pour le morceau « All Flowers in Time ». Et donc du coup, euh, je, je reviens là-dessus, mais il n'y avait pas de volonté euh, Twin Peaks, rien du tout, quoi c'est juste que ça ressemble Non, oui ça ouais, vient de sortir, okay, c'est ah sorti oui, euh, l'année dernière Ok, okay. et eh bien très bien On enchaîne avec Brian Nasty euh, C'est bien parce qu'on va poursuivre Sur cette lancée un petit peu en envoûtante Et tout Donc euh, du coup, euh, petite douceur aux sonorités soul et hip-hop euh, Qu'on apprécie particulièrement Donc Brian Nasty lui c'est un rappeur Et producteur londonien Et certains d'entre vous se rappelleront peut-être de lui Pour sa participation dans le l'EP Post-EP volume 1 est sorti Métronomie En oh là, là 2021. En fait, il a participé, je crois sur le dernier morceau et pareil en fait, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter Le morceau qui s'appelle Monday Bref euh, Pour ceux qui, à qui ce nom ne dit rien euh, Rassurez-vous euh, On est là euh, pour y remédier Et euh, c'est un extrait de son dernier EP Growing Pains pardon Qui est paru euh, le 5 mai Sur Big Data qu'on va écouter ensemble C'est doux, c'est frais, c'est enivrant Et je pense que ça va vous plaire Moi en tout cas c'est un de mes coups de coeur Donc le morceau s'appelle Teeding Et c'est Brian Lasty I know of all the things I hate about myself But don't that you get over it someday Find it hard to talk Sometimes that alone Bounce for her So I guess you're ready. Can't catch me as long as I don't stop And I move I stop, I lose This pain I choose not to take this to Tuesday Every day stands like yes. it's toothpaste This rain my life gone two ways New day gotta watch my mind So I, I get it short till Monday. Monday You remind me of things I hate I've myself oh. I watch that you get over it someday Find yeah. it hard to talk cool. cool. Sometimes yeah. I learn Voilà, c'était Brian Nasty avec teasing et on n'a pas pu s'empêcher de vous passer le morceau Monday qu'il a euh, sorti avec euh, Metronomie et aussi Foligroup, les Anglais. Un groupe même euh, que l'on ouais. voilà qu'on vous avez déjà passé. Euh, et bien De mon côté, on part toujours avec des Anglais un peu plus énervés que ceux de Metronomie, mais tout aussi bons. Euh, les Anglais, ils s'appellent les Kukamaras, un nom un peu euh, hispanique, mais ils sont bien anglais, ils sont de Nottingham, et ils ont sorti un premier EP chez Exadricord qui s'appelle Soft Soap, et c'est un EP plutôt indécent incandescent, avec <rire> cinq morceaux post-punk à la The Fall qui sont euh, très énervés ou ça terre c'est épileptique c'est très très bon, euh, c'est mon coup de coeur du moment où c'est peut-être les futurs rois du post-punk à venir euh, on va écouter le morceau Winner's Chapel de Kukamaras Camaras et le morceau Winner Chapel. Très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et eh bien on reste en Angleterre, on laisse, on reste aussi là encore avec des Anglais mais qui portent un nom qui pourrait laisser penser qu'ils sont pas anglais. Il s'appelle Autobahn. Ah ah. Voilà, qui veut dire autoroute en, en allemand. Donc ils viennent de Leeds, je l'ai déjà dit, et euh, leur dernier album date d'il y a 5 ans. Et là du coup, ils viennent de sortir leur troisième album fin avril qui s'appelle Ecstasy of Rune. Et euh, c'est sorti sur le label Toff Love. Euh, c'est un mélange de post-punk et d'induce euh, qui, euh, euh, bien que le genre soit pas très original, je trouve que c'est enfin ces derniers temps, en tout cas, euh, c'est ma foi relativement bien exécuté. Euh, l'album s'écoute assez bien. Nous, on va écouter le morceau Tension qui se situe, je pense, à dans la deuxième moitié de l'album. C'est vraiment celui qui est ressorti, que moi j'ai préféré. Après, il y en a beaucoup, j'ai lu des critiques qui disaient « Oh, ça tourne en rond et tout, ça se renouvelle pas. » Ah, il y a peut-être dans le côté un peu crot ou un peu comme euh, je sais pas, Kraftwerk, parce qu'Autoban, ça fait sans doute référence à ça. Il y a un, un côté euh, métronomique, je pense Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ouais voilà. Dans, dans l'album et par rapport à ce qu'ils avaient fait précédemment. Donc euh, bon, ça c'est les critiques qui peuvent y avoir. Après, ah, j'ai envie critiques... de dire, euh, ça marche, ça marche, hein les critiques embrasser nos fesses hein, vous êtes bien placé euh, parce que tu parles dans notre dos <rire> c'est ça, ça exactement Après. ceux qui parlent dans mon dos ils sont bien passés pour embrasser pour embrasser donc alors gros ouais on va écouter tension du groupe euh, Autobahn tout de suite hein C'était Autobahn avec le morceau Tension. Tension, j'arrive avec mon prochain morceau. <rire> On va faire le plein de groove et de soleil grâce à des belles compilations qui sont dédiées à l'un des rois du rail, Sheb Asni. Il y a trois compilations qui sont sorties chez Outre National. outre national euh, Les compilations, c'est simple, elles s'appelle Asni 1, Asni 2, Asni 3. Parfait. Il y a trois couleurs différentes et lui est dessiné dessus. Et moi, j'ai décidé de vous passer le morceau Ida Sheftek Maouchi Gardi, j'ai l'impression de parler japonais, euh, de Sheb Hasni. Et vous allez voir, on est en plein dans le, le temps actuel. Sauf si vous écoutez cette émission en janvier prochain. Sheb Hasni. Il est censé que les pères, il est censé اذا شفت ما هوش غدني عطيك كل في وتخلي قلبي حتى ولت ولا شطيتني ومشعد في قلبي النار اذا شفت ما هوش txititeni mochat fi galbi I'm not shopping. Basni et le morceau Ida Chef Tech Maouchi Gardi et eh ben c'est dingue parce qu'on va continuer sur la même euh, lancée euh, je vais vous présenter euh, non pas un groupe mais une double compilation sortie le 19 mai pardon sur le label Batov Records il s'agit d'une série de singles sélectionnés par la main experte du DJ et confondateur du label qui s'appelle DJ Kobayashi Euh, niveau chronologie des, des morceaux La compile s'étend de 2015 à nos jours Et elle est composée de ses favoris De nouveautés et aussi d'inédits De choses qui, sont, qui ne sortent que sur cette compile mmh. Pour l'occasion euh, Et oui et Elle s'appelle Middle Eastern Grooves Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un catalogue de, de musique du Moyen-Orient, à tendance un peu psyché, funk, parfois disco, euh, et très dansant. Et euh, le morceau qu'on écoute est issu à l'origine de l'album « Blue Desert euh, » d'un groupe israélien qui s'appelle Yossi Fine et Ben Haylon. Euh, C'était sorti en 2018, euh, et le morceau s'appelle « Peres », et là, il est renouveau édité euh, sur cette compilée via le label Batov Records, non tout de suite Yossi Fine et Ben Aylon avec le morceau Perez. de faire des surprises dans Goodbye Kevin on avait dit que vous passerez un morceau au final ou vous en a passé deux de cette compile donc le deuxième morceau c'était The Egyptian, avec le morceau Baharat on a envie de faire euh, champ champ chump chump à la fin là chump ouais. chump chump oh, je sais pas j'avais un jeu de mots avec le, le nom de cette du morceau et bah, comme le beurre Baharat Baharat ah, le baharat beurre de, de Baharat beurre. ah non je connais pas Baharat et le beurre Ah du oui. beurre de baratte. Bien sûr. Bah oui. Bah oui, bah, je le regarderai sur internet. Bah, ouais ouais. <rire> je regarderai bien sûr. Et eh ben on va dans un endroit où le fond, le beurre fond très vite. Oh là là. L'été en Australie, vous, vous avez bien compris. On part faire un tour en Australie, en Australie sur le label allemand Erst teke Ton Trager avec 1800 Mikey ou 1800 Mikey. <rire> bon, il s'appelle Michael Berger. <rire> okay. C'est comme si ça paie Michel boulanger Michel Broulanger okay. ah, C'est oh. le jeu de mots anglo-saxon Désolé, vous n'êtes pas vous bon en anglais Il fallait faire classe européenne Bref, je m'égare C'est un groupe, un super... il fait du super cool Lofi Garage Punk Bedroom Tout seul dans sa chambre Et il ressemble beaucoup à Jerry Tard Il fait également des morceaux assez courts D'une minute, une minute trente Un peu comme le groupe que tu as passé la semaine dernière Nate Night No Face Exactement. Il n'a pas cette touche à la j'ai encore un trou, mais bref, à la ouais. touche anglaise du, du duo qui marche bien, qui a fait UK grim Ah, Sliford Mods. Voilà, il n'a pas cette patte-là cette voix à la Sliford Mods, plus vraiment à la Jerry Turn, et on va écouter deux morceaux issus de son album Plushy, euh, le premier morceau il s'appelle Old Me, et le deuxième c'est machine c'est très rapide, très efficace et très très bon. bou euh, 1800 mickey avec les morceaux bon, on les red dit pas ol me euh, slow machine Euh, eh bien on va se dire au revoir avec Oren majeur qui est un rappeur basé à Atlanta et qui est connu pour son rap teinté de soul et, et euh, ses chansons qui parlent d'amour, de chagrin, de politique et du fait d'être noir en Amérique. Il a à peu près 7 ou 8 albums à son actif depuis 2017 et nous on va écouter son dernier single qui est sorti le 18 mai sur son propre label Way of Life Music. Le morceau s'appelle FWM Today. Euh, je crois que ça s'appelle Fuck With Me Today euh, et c'est au reine majeure c'est très très chouette et on se quitte avec ce morceau, on vous dit à la semaine prochaine Ciao. bisous Tell them Biden, that's how you trump them That's how you shine on them Leading with light, the stars aligned on them All the the roadblocks, yeah, I climbed on a mini evolve your time on them Hop on the beat, I'm spilling my mind It's sticking like wine Blocking the negative, I am my optimist Still in my prime What's for me is mine Got on my side, we making a shake It came with the fries, yeah, yeah in my eyes, yeah, appetite of a giant, yeah, set the bar real high, these niggas couldn't reach if they try yeah, every season I'ma thrive, yeah, <laughs> never panic, huh, I got my feet planted, I don't ask for shit, I demand yeah, big bang, so I know when the feet landed, cause it sound like a tree landing, they rock with me, yeah, tell that I lock in, I sound like a key landing, he told me take my time, I took a little yeah, that keep me in the loop. I set the tone in any room like the interlude.